Bye.、Uh -huh. Cette semaine, nous vous avons concocté une émission digne des plus atroces sévices opératoires. <rire> nous y avons inclus le full treatment. Tout sera présent. Horrible atmosphère, propos désobligeants, jeux de la mort, inconfort mental et cocktail sulfureux. Aussi au programme, un choix musical épouvantable, voire atroce. Et vous subirez tout ça pendant trois heures. Imaginez une semaine! Club Pain, le cauchemar de vos vacances. <rire> Voici réanimation. Il c'est bien pire parfois d'avoir un médecin, son assistant, organisateur de voyages désorganisés. u r t o u t cette destination est toujours la même. Le cimetière. <rire> Priez pour ne pas y survivre, enfoiré. c a s p h e r e is our fucking business. We are undead, incorporated, c a s e Pendragon. C'est ç o、so. Go. d a find this corpse, dead to falsehood. We, no blood left. No way to t i l l what is d e a t Brother, no one n e n d to go. b i s c o n c e is v the passion, all. m i s c o n c e is v the passion, all. One against the innocent, m a e starts i n s s u p i c i e sin. Determined goals. Wicked death, not the c f i v e of severance a r e w e free to h e a l Doing hard to heal a r e w e free to h e a l Doing hard to kill Let's r not do steel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 Les 12 et 13 octobre prochains à la Bâtisse industrielle, Trois Rivières m é t a l en collaboration avec Long McQuaid, l a p i s Rock et c u 8 9 1 présentent le Trois Rivières Metal Fest, d u 1 i è m e édition. 15 groupes sur deux soirs m e t t a n t en vedette g o r g u t s m a r t セファリッカネジー、クリス・ヨン、セプティック・フレッシュ、カタクリスム。ビーン・ロング・シェ・ロング・ミクウェイ、先生のミュー c ック・ダニアル・コテ u ラプス・ロック、レ・メトル・ポッグ、リオス・ワール・ア・ u ンフ・ポイン m コ c コン、コン、コン、コン、コン、コ c コン、コン、コン、コン、コン、コン、コン、コン、コン、コン、コ u コン、コン、コン、コン、コン、コ、コ、コ、コ、コ、コ、r コ、コ、コ、コ、コ、コ、コ、コ、コ、コ、コ、コ、コ、コ、コ、コ、コ、コ、コ、コ、コ、コ、コ、コ、コ、コ、コ、t コ、コ、 c コンピューターは、私たちのディレクターのディレクター r ディレクターのディ t クターのディレクターのディレクターのディレク l ーのディレクターのディレクタ e のディレクターのディレクターのディレクタ e のディレクターのディレクターのデ n d クター o ディレ l ターのディレクター n ディレクターのディレクターのディレクターのディレクターのデ d レク a ーのディレクターのディレクターのディレ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 pour l'écouter. 89 francs. Je ne vous souhaite pas la bienvenue à cette nouvelle édition de l'animation. En ce 25 septembre de l'an de disgrâce 2012, I am Dr. Payne, p a n d r a g o n Et cette semaine, ce n'est pas Sinistros e qui co-anime avec moi, c'est plutôt g r i p Sinistros. Oui, Rhumistros. e Rhumistros, e voilà. <rire> oui, effectivement, c'est plus un rhum e qu'une、oui, grippe. Oui, c'est en plein ç a Je me suis s u v i ce matin vers 5h30 ou 5h35. Quelle heure pour s e l e v e r encore? Oui, mais quand tu te réveilles, tu sais, t as comme la gorge toute sèche. La tu gorge, c'est quoi ça? La gorge. Non, j'ai aucune idée de ce que、okay, c'est. Tu as l'organe qui sert à quoi? À trancher. Ah oui, d'accord, là je le replace. <rire> non,、euh, tu t'aperçois à 10 heures que ça commence à, à tomber dans le nez et à 2 heures, tu t'aperçois que. C'est tombé plus bas. C'est tombé pas mal plus bas.、Mm -hmm, on ne dira pas où ici, la, la décence nous l e m p ê c h Et alors,、passe. à cette heure-ci, à l'heure où je vous parle, mesdames et messieurs. Il s'appelle Rue Mistros. Rue Mistros. <rire> bon, écoute, on pêche, on, on paye par où on pêche, n'est-ce pas? Eh oui. Donc, c e s mieux les fraises que les pêches, bien, c'est ça. C'est ça. Et toi, comme tu vois, b e n c'est parti par la, la, la bouche, la gorge, donc tais-toi à l'avenir. C'est ça. Et d'ores et déjà, tais-toi. Bien, puis, je te pète une question.、Euh, la dernière. <rire> Laquelle? Non. Non,、ah, d'accord, tu vas passer ton tour. Voilà, c'est terminé. Eh bien, ce soir,、euh, nous avons une émission encore、euh, fort lamentable à vous présenter, n'est-ce pas? Eh oui. Et une émission fort lamentablement chargée, doit-on le dire. Parce que ce soir, c'est la première de nos nouvelles présentations pour cette nouvelle、euh, oui, saison,、oui. voilà, qui est au Tamnale depuis, en fait,、euh, la semaine dernière, jeudi dernier, si je ne m'abuse, c'est cela?、Euh, je pense que oui, le 21, oui, c'est ça. Ben, vois, genre, g n、mmh. style. o u i c'est ça. Qui、euh, s'intitule tout bonnement、euh, On n'a pas de nom. Non. Mais en bref,、euh, grosso modo,、euh, et en détail, si vous le désirez, <rire> c'est、euh, une présentation qui, est,、euh, qui se fera le dernier mardi de chaque mois. Donc, vous aurez compris que le 25、euh, septembre, c'est le dernier mardi du mois de septembre. Il n'y en aura pas d'autres, là. Non, c'est le dernier. On ne se sera pas jusqu'au 34, là. Non. o n <rire>、euh, Donc, ces présentations-là sont, sont sous forme de. Musical, bien entendu, parce qu'on avait pensé de faire des spectacles de claquettes, mais visuellement parlant, il en manquait un petit bout. T'as beau, j'avais pensé faire un genre de présentation de MIB mais... Oui, encore. Et non, encore. Normal, ben, normal, bon, bref, devant le média, qui est celui-ci, étant la radio, nous avons <rire> finalement conclu qu'ils aimaient présenter quelque chose d'auditif. Donc, ce sont des albums, blague à part, qui ont, pour s i n i s t r o s et pour moi, été des éléments. Déclencheur. Oui, initialement déclencheur pour ce qui aujourd est aujourd'hui notre amour envers la musique métal, mais aussi des, des albums qui ont été marquants、ouais. au fil des années, qui ont soit entretenu cette passion pour la musique métal, ou qui l'ont détruit. Okay, oui, <rire> peut-être pour des fois, ou qui l'ont fait évoluer avec des styles différents ouais, au fil du temps. Ce soir, il y a une première présentation qui est faite.、Euh, en fait, il y en a une première de la part de Sinistros et de moi-même. Et dans quelques minutes, après j'aurai fait la n o r m a n e l e a t u r e de ce premier bloc musical, je laisserai l'antenne à Sinistros pour qu'il vous fasse la description de cette、euh, abomination musicale qui est parue en 1981. <rire> ça part bien, hein? Ben oui. Pe Peut-être que pour certains, ça v a ê t r e une abomination, mais. Ben, écoute, la musique étant ce qu'elle est, elle est toujours critiquable. Ah oui, mais c'est toujours r a i Mais j'ai toujours raison. Oui, tu as toujours raison, surtout quand tu t e s Bon, bref, avant ce petit préambule, nous avons entendu les formations suivantes avant la pause publicitaire formation américaine, pas mal leader dans. Ben, un des grands leaders dans le mouvement death metal, t h e Cannibal Corpse et la pièce Corrge of Iron que l'on retrouve sur le dernier album Torture qui est paru、euh, il y a quelques mois sur、euh, Metal Blade.、Euh, très bon album, soit dit en passant. Nous avions. Morbid and Joe. Que nous irons voir dimanche. Que nous irons voir dimanche. D'ailleurs, on <coughs> pourra faire la n é m e n c l a t u r e des spectacles un peu plus tard dans l'émission. Donc,、uh, Morbid and Joe, en compagnie de. Ben, on, va suite, ça, ça va fait,、euh, on va le dire tout de suite. Ça va être fait. On va le dire tout de suite. C'est important. Morbid and Joe, d a e t r u c h Roll, Grave, Vadem l v a u g h n dimanche 30 septembre, ce week-end à 19h au Club Soda. Voilà. Bon. m o r b i l Angel est la pièce Dawn of the Angry q u o n retrouve sur Domination,、euh, qui est en fait mon album préféré de cette formation. Il quittait aussi à l'époque le dernier album avec la, avec la formation originale, soit David Vincent, puisque celui-ci quittait pour ma foi pratiquement dix ans. Donc Domination est paré en 9 5 sur Giant Records. Nous avions auparavant la formation. Une formation britannique tout à fait envahissante. Napalm Death e t la pièce Breathe to Breath que l'on retrouve sur le mini-album EP du même titre qui est p a r u en 1997 sur E-Rake. Remarquez que cette pièce se retrouve originalement aussi sur l'album Inside the Torn h Apart. Nous avions auparavant Ball Thrower et la pièce No Gods, No Glory tirée du T1 album Mercenary qui est p a r u en 1998 sur Metal Blade et nous avions ouvert avec Still Alive. Tiré du premier album de Six Feet Under, Hunter, de p a r u en 1995, également sur Metal Blade. Donc, Sinistros. Elle o Oui, tu es encore là? Eh oui, je vous écoutais faire、euh, une normale clature j'étais sidéré de voir.、Euh, ah oui, c'était délectable.、Hein? Ah, c'est p a s r e l l Oui, oui. Mais toi, par contre,、euh, t as quelque chose e ta première présentation de ce nouveau spécial? Ben oui, dans le fond,、euh, je ne peux pas baisser.、Euh, Plus bas que ça pour réanimation. Non, en... tu ne peux pas aller plus bas que ça, même dans ta vie, <rire> généralement parlant. <là>, <rire>、euh, pour ceux qui, qui me connaissent、euh, ou qui ne me connaissent pas, j'en ai rien à foutre. Moi non plus.、Euh, C'est cela.、Euh, mon, mon, mon périple musical a commencé、euh, très, très, très, très, très jeune. Euh, hier.、Euh, oui, avant hier. OK. Euh, au début des années 70, tu sais, j'étais un petit bambin, trippé sur une couple de petites bébelles. Puis à un moment donné, il y a une maison que vers la fin des années 70, il avait changé sa table tournante. Puis sa collection de disques, q u il ne pouvait plus la faire jouer sur cette nouvelle table tournante.、Qualité. Parce ouais, que les,、ouais. les disques étaient un peu usés. Ou... f i t i l m'avait amené un paquet de trucs.、Euh, C'est là que j'ai découvert qu'il y avait de la musique assez,、euh, assez puissante qui pouvait se faire.、Mm -hmm. euh, C'est là que j'ai découvert les Alice Cooper,、euh, Deep Purple,、euh, Led Zeppelin, s t e p h e n、mm. w o l f des trucs comme ça. Les gros leaders du hard rock. Oui, c'est ça. Je n'aimais、euh, pas tout ce qui se faisait, mais、euh, certaines pièces de ces groupes-là que, que j'affectionnais particulièrement. Jusqu'au jour où je suis tombé sur、euh, la sortie d'un album tout noir qui s'appelait c DC Back in Black.、Oui. Ça, ça a été l'étincelle qui a vraiment tout chamboulé. Le combustible, ça a été ma présentation de ce soir, en 81,、mm -hmm. avec、euh, Def Leppard,、mm -hmm. Iron d r i v e Bon, là, j'ai entendu du monde dire, puis Def Leppard, non. Non,、Def、ben Leppard, moi, je le dis pas, mais je le pense. C'est pas grave. <rire> Def Leppard, ça a été comme Metallica. Ils ont sorti trois excellents albums en début de carrière, avant de se laisser séduire p a r Le côté,、euh, glamour. côté glamour, le côté cash, le côté mainstream et sombrer dans, dans les méandres de la cochonnerie musicale, oui. Pour ceux qui connaissent les pièces Pour Some Sugar on Me et Rocket et autres euh, diableries euh, épouvantables. <rire> Je ne veux pas dire i n s i g n i f i a n t e i n s i g n i f i a n c e、euh, bien, écoutez pas ça, ce n'est pas pour vous autres,、euh, laissez faire. Pour ceux qui ont un petit intérêt marqué vers la, la musique、euh, hard rock qui s'est transformée tranquillement en heavy metal. Euh, je vous conseille d'écouter ça attentivement. Vous allez comme pogner i de quoi sur le son des guitares, les harmonies vocales, puis le, la structure musicale en tant que telle.、Mmh. Euh, moi, c'est un album que j'ai encore beaucoup de plaisir à écouter aujourd'hui en 2012. Ça me rappelle bien des souvenirs, bien des trucs. là Mais c'est sûr que pour Def Leppard, après le troisième album, c'est fini. Comme, ben, ça, ce comme qui... Metallica. Oui, oui je comprends bien le, le, le, le parallèle. Ce qu'il faut savoir ici, c'est que ces formations-là, Ont vraiment, quelque part, franchi un pas qui était jusqu'à présent,、euh, je dirais, entamé, en préparation. Ils l'ont comme. Ils ont fait cuire la mixture.、Finalement. Ben, c'est ça, c'est ça. Dans le fond, ils ont fait réchauffer le, le truc pour que ça, ça vienne à ébullition. Une consistance, tu sais. Tu nous proposes、euh, quatre pièces. b quatre pièces tirées de l'album Iron Dry. C'est sûr q u et certain que、euh, je, je, je vais laisser faire avec、euh, Bring It On The Hard Break, là, parce que c'est.、Mm -hmm. Ça joue à chaud, ça, ça donne absolument rien.、Euh, mais j'ai choisi quatre pièces vraiment, moi, qui représentent pas mal ce que, ce que je tripais à l'époque et ce qui m'a fait vraiment、euh, allumer sur la musique qui bûchait un peu plus.、Mm -hmm. Alors, on va écouter les pièces Let It Go, qui est la pièce d'ouverture de l'album.、Euh, la pièce titre, I and Dry, Saturday Night. Il y a Mirror, Mirror, Look into My e y e s mi b a l a d e mi mid tempo, mais avec des harmonies vocales vraiment géniales, pis u la pièce qui bûche le plus sur l'album qui est No No No. Alors, on y va tout de suite avec Def Leppard High and Dry. C'est parti!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 Livraison gratuite à partir de 6,99$ plus taxes. Appel au 819-694-2694. Botan, la meilleure pizza en ville. Les 12 et 13 octobre prochains à la Bâtisse industrielle, Trois Rivières Metal en collaboration avec Log a n m c q u a i d l a p i s Rock et C4891 présentent le Trois Rivières Metal Fest, d u 1 i è m e édition. 15グループ sur2 soirs ゴーグッズ・ハーフ・セファリッカ・ネジ・クリス・ヨン・ゼプティク・フレッシュ・エ・カタクリスム。ビーン・ロング・シロング・マクウェイド、先生のミュージック・ダイ・エル・コティ、プス・ロック、レ・メタル・ポッグ、リオスト m f c o m およそ35ドル p o u と60ドル pour l e d s o r s Quantité l i t e CD compilation double r e m i s g r a t u i t e n t à l e r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 Visitez-nous sur mondorestobar.com. Vous êtes assez fous pour l'écouter. 89 1、oh. Oui, il y a de quoi pleurer. Eh, <rire> ce serait le bon à la l e t t e c'est. Et、eh、oui, mes prochaines présentations、euh, au fil des mois vont être encore plus smooth que celle-ci. <rire> You're fired. <rire> Vous pourrez pleurer amplement. Oui. Eh bien, oui,、euh, je suis assez conscient que c'est à la limite du métal. Ben, écoute, je vais être franc avec toi. là, C'est sûr qu'on n'ira jamais plus bas que ça. Non, non. Pour r é a n i s a t i o n Mais il reste qu'il faut respecter il faut comprendre que. Se remettant dans le contexte, c'est normal que ça ait été. o u m on s'entend-tu, moi, en 81, j'avais 12 ans. Oui,、ah, mais c'est ça, mais je veux dire, justement, là, <rire> c est, c est, la musique n'a pas commencé avec Cannibal Corpse. e t non, e t non, e t non, e t non. Et non, et non.、Okay. Alors, c'est、euh, Def Leppard avec l'album Iron r i Dry de 81, le deuxième album.、Euh, un album qui m'a、euh, aidé à me propulser et me hisser.、Euh, Dans les méandres de la, la, de la médiocrité. De la médiocrité. jusqu'à... <rire> non, mais dites-vous bien、euh, qu'après avoir connu ces albums-là, je suis tombé dans quelque chose d'un peu plus.、Euh, un peu moins gentil, disons. Oui,、euh, je pense qu'après ça. Parce que je n'ai pas connu cet album-là direct a i en 81. Je Sinistro, je pense qu'après ça, tu étais tombé avec. Metallic a、euh... p s Slayer. Non, non, non, c'est p a s ça que tu m'as dit tout à l'heure. Dawkins, je pense. Oui, mais c'est sûr. Eh <rire> non. non, je les aïssais dessus, eux autres. Puis Astor, i l les a ï s s a i t plus. Ah non, je les adore maintenant. <rire> Parce que Tout ce que j'ai manqué, toutes、oui. ces années.、Mm. <rire> hey, bon, ah, oui. Ça, puis c'est e dérail-là, puis poison. là. C'était-tu bon, ça? l e s faster, p u s s y c a t Ah, ç a s c o n v i e n t Oui. c'était Ça Hey, ça me donne une bonne i d é e On va faire un gros spécial, le glam rock, le glam metal.、Okay. Moi aussi, je parle. <rire> oui, je p e n s e r a i oui. Alors, on a entendu、euh, la dernière pièce de l'album qui est No No No. Euh, si vous avez la version remaster, il y a deux pièces bonus. Qui、euh, sont Yes, Yes, Yes et、yes, maybe, yes, yes, yes, maybe, Maybe, Maybe. <rire> I don't know, I don't know, <rire> I don't know. Non,、euh, qui figure、euh, b r i n g i n On The Heartbreak Remix avec le B-side qui est à Me and My Wine, qui est une des chansons de Def Leppard qui varlop e le plus. D'accord. On a eu Mirror, Mirror, Look into My Eyes,、euh, la pièce titre Iron Dry Saturday Night et la pièce d'ouverture de l'album Let It Go. Bon, bien ça, ça, ça clôt la première présentation. Avis de ce spécial, retournons en arrière pour voir qu'est-ce qu'on avait l'air. Qu'est-ce qu'on avait l'air, genre qu'il n'y a pas de photos qui viennent avec. Qu non, effectivement, c'est peut-être une bonne chose. Il est 19h58 et vous êtes à l'antenne de Sifou 89 1 FM, la radio campus de Trois-Rivières. Et qui plus est, vous êtes à la réanimation de The Undead Incorporated Show et ce jusqu'à 22h. Donc, il vous reste encore facilement. Euh, bon deux heures, une minute encore à écouter ces démentiels propos.、Euh, pour les amateurs de vinyle dont tu es, je sais, dont je suis, dont certains de cette confrérie que nous connaissons sont, sont eh bien,、euh, le, je ne peux pas vous dire c'est la combien t i è m e exactement, mais le samedi 20 octobre de 10h à M, Jusqu'à 16h, ou 4h p.m., si vous p r é f é r é z le, au 33 tours, et le magasin Beatnik, qui sont respectivement sur le bateau Mont-Royal et sur Saint-Denis, organise le Salon du 10 de Montréal, qui s'intitule The Dream Beat. Donc,、euh, c'est, comme je le disais, samedi le 20 octobre 2012, de 10h à 16h. C'est au sous-sol de l'église Saint-Stanislas de c o s t k a c'est ici au 1350 s a i n t j o s e p h s Si vous connaissez où est situé le 33 Tours, c'est très près. Je vous invite de toute façon à aller voir sur le site au, au 33tours.com. Il y a la petite carte qui vous indique ce que c'est. je suis allé voir, avant d'arriver à la station tout à l'heure,、euh, il y a un clip qui a été fait. Je pense que c'est la convention de, je ne sais pas si c'est l'an dernier ou il y a quelques années en arrière. Et c'est vraiment très, très cool parce que ce ne sont que des v i n y l e s Il y a aussi、euh, quelques-uns des exposants qui sont,、euh, Oh, merci. Les exposants qui sont, e、euh, qui ne sont pas rattachés à un commerce, qui viennent avec leur propre collection, qui peuvent avoir des films、euh, qui sont un peu plus,、euh, recherchés et ainsi de suite. Donc,、euh, moi, ça m'intéresse beaucoup. Donc, c'est le Dream Beat. Euh, qui se tiendra le samedi 20 octobre de 10h à 4h p.m. au 1350 Saint-Joseph-Est, c'est sur le plateau. C'est entre-garnier de la Nadière. Ouais, pour les collectionneurs le de vinyle, ça risque d'être très intéressant. Ah, écoute, il、euh, y a l'air à voir, selon la vidéo, l'espèce de, de petit documentaire qui a été fait, c e s t plus un documentaire avec des entrevues avec les, les participants, les clients, ainsi de suite. Il y a l'air à voir des milliers de disques. Non, mais tu s a parce que là, tu peux trouver des trucs,、euh, comme tu m'expliquais tantôt,、euh, T'as le collectionneur de Beatles,、ouais. qui, q u était d o é avec un, un, vinyle très rare. Ouais, c'est un John Paper,、euh, totalement écrit en coréen, et puis,、euh, le, vinyle qui était rouge, u、euh, chose, un monsieur d'un certain âge qui disait qu'il était collectionneur, je, collectionneur des Beatles, je, je sais plus combien de décennies, que c'était très, très rare, qu'il avait mis la main dessus. Bon, on s'entend qu'il y a des pièces qui doivent être un peu plus chères que d'autres, mais je pense que c'est intéressant, ne serait-ce que pour aller fouiller, là, pour s'amuser, pis se rendre un petit peu malade. Ouais, c'est ça. Euh, ceci étant dit, je vais vous faire une tournée、euh, en bonne et due forme de ce que seront les spectacles ici même dans la région immédiate trifluvienne. e t bien, c'est le t r o i s i è r e Metal Fest. Genre. Genre, dans Poilon. Dans Poilon, g c'est-à-dire le vendredi 12 octobre et le samedi 12 octobre et 13 octobre prochain à la Bâtisse industrielle, qui est située au 1760 Avenue Gilles-Villeneuve, ici à Trois-Rivières.、Euh, D'ailleurs, vous pourrez aller voir、euh, toutes les informations sur le Trois-Rivières.com. Vous pourrez voir les formations suivantes, le 12, soit le vendredi, Trollhainz, Symbolic, qui est un hommage à death, un bon hommage à death, Unexpect, Anonymous, Cephalic Carnage, Barf et Gorgots. Je pense que plusieurs noms là-dedans n'ont pas besoin d'être présentés plus amplement. Et le 13, soit le samedi, les formations Aeternum, Blinded by Fate, Inquisition, Malakesh, XDO, Crisium, Septic Flesh et Cataclysm. Attends, pour... attends, attends, attends. Attends moi, quoi? Moi, j、euh, m'attendais d'autres après des spectacles à Trois-Rivières. Oui, d'accord.、Bon, c'est pour, pour ça que tu es là, devrais-je dire, pour faire les choses qui ne me tentent pas. Ah, OK. Non, c'est une blague. Le coût des billets est, co... est à 35 unitairement chaque soir et pour le forfait deux soirs, au coût de 60 taxes et frais inclus. Vous pouvez vous les procurer chez Long McQuaid. Qui est anciennement musée de Daniel c ô t i s à Trois-Rivières. Elle est plus rock à Trois-Rivières, Metal p u n k à Trois-Rivières, Profusion à Montréal, Vision Rock à Québec, Disque et Rubens à la Drummondville et sur le www.3rmf.com via PayPal. Toi, t'en as d'autres? Oui, il y aura le vendredi, le 19 octobre,、oui. euh, le grand retour d'insurrection à Trois-Rivières.、Oui. Avec Fuck the Middle East, Chariots of the God et Elborn au coût de 8 C'est vendredi le 19 octobre au stage. e il、mm -hmm. y aura également pour la première fois à Trois-Rivières le 8 novembre, Anal n a t r a c Avec o b s c u r c i s r o m a n c i a et Invité. Ça, ça va être vraiment、euh, é c o e u r a n t Oui, effectivement. Donc, non satisfait de voir performer sur scène jeudi dernier, Sinistro se remet ça le 19 avec.、Euh... Ah, quand t l était eux, hein? Oui, a s c'est ça. Avec, <rire>、euh, entre autres,、euh, f a c k the m i d e l e e s qui est e n a m a g e à SOD, dans lequel Jeff Hull est. C'est le joueur de base, je pense. Oui, c'est ça.、Hein? oui, oui.、Ouais, c'est le baseman. D'ailleurs, Jeff sera avec nous ici en studio le 9 octobre prochain, si tout va bien. Pour venir faire son spécial avant le Metal Fest. Donc, Jeff sera de retour avec nous pour、euh, une émission qui、euh, devrait être、euh, à sa valeur M. p o u i l l pas mal. À sa v e u r très Metal Fest, Oui, j'imagine.、Euh, côté spectacle hors、euh, région immédiate, eh bien,、euh, comme je le disais tout à l'heure, dimanche prochain, le 30, c'est Dark f u n e r a l C'est Morbid Angel, Dark f u n e r a l Grave et Valen v a n -Van. Au Club Soda à 19h, au coût de 28,52 et 32,91 plus taxes. C'est pour tous via la billetterie du Club Soda. Il y a Conquerors of the World Festival Tour 2012 qui mettra en vedette Septic Flesh, Crysian XDO, Malakesh et Inquisition. Dimanche 14 octobre à 19h au Café Campus, au coût de 25 et 30 taxes incluses. Et Pika! L-Storm, i n s o m i u m System Devime et Destiny、Pop、Potato, le mardi 30 octobre à 19h au Metropolis, au coût de 26 et 9 et 30 et 43 plus t a x e Bien VIP à la porte à 17h le soir du spectacle, au coût de 60 et 87 plus t a x e C'est pour tous via t hein, c k m a s t e r L-O-V-T, Wintersun. C'est drôle, hein, parce que j'écoutais le Rockmaster vendredi, puis il, la... il y a eu le même réflexe que moi. Mardi passé de dire Wintersorg ben, au le lieu pire, de dire Wintersand. C'est que Wintersorg, Winter ça veut dire Wintersand. Es-tu sérieux? Oui, ça veut dire la même chose. Ah, oui. Oui. Bon, mais ça, c'est bon, ça va. C'est soleil d'hiver, dans le fond, en o r v é g i e n Donc, je reprends l'OVT, w i n t e r s a n et Varg, le 15 décembre prochain à 20h au Club Soda, au coût de 26 et 9 et 30 et 43 plus taxes. C'est pour tous via la billetterie du Club Soda. Ceci étant dit, Continuons musicalement avec ma deuxième programmation de la soirée qui, mais oui, mea culpa, c'est du black metal. Ah,、oh, tu ne présentes pas ton album tout de suite Pas tout de suite, je le garde pour、euh, la semaine prochaine. Ah. Non, j'ai un peu honte après ce que tu as présenté. <rire> non, non, ce n'est pas vrai, je le garde pour un peu plus tard.、Euh, histoire de faire un peu de diversité. D'accord. Donc,、euh, on va y aller avec les formations d e m o Borgir, Colonel Phil t e m p e r o r et Marduk, mais tout de suite de ce b r i n t i n g Offering. g o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 Les 12 et 13 octobre prochains à la b â t i s t e Industrielle, Trois Rivières m é t a l en collaboration avec Long McQuaid, Lapus Rock et CFO891 présentent le Trois Rivières Metal Fest, 12ème édition. 15 groupes sur 2 soirs m e t t a n t en vedette g o r g u t s p a r t h Cephalic Carnage, Christian, Septic Flesh et Cataclysm. b i e d s en vente c h e Long McQuaid, anciennement musique d'Aniel Côté, Lapus Rock, Le Metal Park et O3L, r m c o m au prix de 35 pour un soir ou 60 pour les deux soirs. Quantité limitée. c d c o m p i l a t i o n d o u b l e r e m i s gratuitement à l'entrée. g r a c i e u s e m e de g a l l y Records. Les 12 et 13 octobre, c'est u rendez-vous la b â t s industrielle pour l'événement métal de l'année. Pour tous les détails, visitez le 3 r m c o m Notre mission, pour vous, avec vous.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 Vous êtes assez fou pour l'écouter. C'est fou q u a n g t n 20h30, pile! Et avant cette pause publicitaire, on a entendu l'album numéro 1 de Sinistros pour 2012, a Marduk a Serpent Sermon. Ah, ouais. Hey, blague à part, là. Blague à part. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh, u t o h i m a r q u e z l a d i s s e m e n t s repris d'applaudissements. Euh. Je comprends pas que t aimes pas cet album-là. Il est vraiment bon. Ben, moi, je vais pas te triper p a r et o u t Puis, plus je l'écoute, p l u s je le trouve bon. Ben,、hein. tu moi, j'aime mieux l'autre avant. Ça,、ouais. c'était bon. Celui-là, je t o u b l i e pas si dans le fond que ça, là. Quand t écoutes ça, il y a beaucoup de, de, de riffs assez conventionnels avec un petit tempo un peu plus élevé, là. Mais je veux dire. <rire> non, bref, c'était la pièce Souls for b e l l y Al, qui, comme je viens de le dire, était sur la tirée de l'album de Marduk, la dernière parution Serpent s e r m o n qui est parue en 2012, évidemment, sur Century Media. Juste avant, nous avions,、ah, qu'est-ce que j'ai fait là, moi, Emperor? Ah,、oh, non! o、ouais, Eh oui, la pièce est e n t r a n c e Imperium, tirée de l'album Antemps to the Wilkin at Dusk, qui est parue n du... 97 pardon, sur Candlelight. Mais ça aussi, je trouve ça correct. Non, c'est bon, Emperor. Ben, en fait, tout ce que j'ai mis là, je trouve ça correct, sinon j'aurais un problème.、Euh, Cradle of Filth est la pièce de Twisted Nails of Fate, tirée d'un. De ce que je considère étant un des meilleurs albums de cette formation, soit Quilton the Beast, qui est paru en 9 8 sur Music Foundation. Et nous avons ouvert avec、euh, Démo Borgir et la pièce de Serpentine, of, de Serpentine Offering, offering bruh, fruh, fruh, bruh, qui est la pièce d'ouverture de Insorted d i a b o l i e qui est paru en 2007 sur Nuclear Blast, qui est un des très bons albums de cette formation. The、musique. Dummy Burger. The Dummy Burger, effectivement. Bref,、euh, eh oui, j'aurais fait une incursion. Bon, pour certains, c'est pas du black, ça, là, là. C'est pas assez.、Mmh. Je suis <rire> d'accord avec vous. Et tant mieux, parce que j'en écoute pas, là, de <rire> ça. Quoi? <rire>、mmh. Ah, ça, là, je suis pas capable. Puis, en fait, là, je regarde ça, là, pis. u <coughs> Tu sais, hein, je, je, je l'ai toujours dit, ce que j'aime pas principalement dans le black metal, c'est cette guitare rasoir-là. Oui, le son maringouin. Qu'on retrouvait peut-être plus par le passé, mais c'était les productions que je trouvais vraiment atroces, là. Les、ouais. productions atroces ouais. présentes. Oui,、ouais, bien, en fait, il n'y en avait pas vraiment、Brouzou. de production. Oui. <rire> c'est plus.、Euh... <rire> Ça, OK.、Euh, ceci étant dit, b e n c'était à ton tour. Ben, OK. Hey,、euh, on n'avait pas de quoi de particulier, nous autres, à annoncer. Non, je ne me rappelle plus.、À、la fin du monde. Non, ça, c'est pas avant décembre. Ouais. Non, c'est fini, même, ça. Ben non, fin du monde, c'est du 21 décembre. Non, non, c'est pas ça, fin du monde. On est rendu Welcome to the New World. Ah oui, déjà. Ben oui. Vous en êtes pas, vous en êtes pas dans un bout de moi, là. p a s rien qu'un, je pense. À deux. <rire> Les deux, bout. s Je vous le rappelle, Jeff s e r a avec nous théoriquement le mardi 9 octobre prochain pour le spécial Metal Fest 2012. Donc, attendez-vous à entendre des choses et probablement même des conspirations. Des conspirations de part et d'autre de ces. Ces deux-là, là. Ils seront ensemble ce soir-là parce que généralement, ils décident de faire、euh, un front commun contre moi. Eh oui. Mais c'est pas grave. C'est pas grave.、Euh... Je m'en suis toujours sorti. Ben, une fois par année. C'est quand,、ouais, quand même p a s s i b l e Donc, tu nous présentes ce qui m'apparaît être quelque chose de fort intéressant. C'est très intéressant. On a, on a un bloc de l'autre bord,、euh, bord. De l'autre bord. Oui, l a u t r e b o r d Oui, l'autre bord d'un vieux pays. l'autre bord d'un vieux,、okay. ouais, vieux pays. On u u i d vieux p aura, y s On a pour commencer, Witchery. Oui. Avec un album que j'adore qui. Est i s'appelle Witch Creek.、Ah, il est très bon, c e a l bon. Très bon, très bon, avec une pièce qui s'intitule Conqueror's Return.、Euh, on aura du Vride, on aura Vision Bleak, on aura t r i p t y c o n et Vader. Alors allons-y tout de suite avec Witchery, Conqueror's Return. Go!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 Les 12 et 13 octobre prochains à la Bâtisse industrielle, Trois Rivières m é t a l en collaboration avec Log a n McQuaid, Lapus Rock et c u 8 9 1 présentent le Trois Rivières m é t a l Fest, d u 1 i è m e édition. 15 groupes sur deux soirs mettent en vedette g o r g u t s Barth, Céphalic Carnage, Chris Young, Septic Flesh, キャタクリスム。BIENVONTE chezLong McWade, a n i e n n e m Music Daniel Côté,LAPUS ROCK,LE m e t a p n a u r o i m f c o m au p r de 35$ pour un soir ou 60$ pour les deux soirs.Quantité l i t é e c d compilation double remis gratuitement à l'entrée, g r a c e e de g a l l y Records.Les 12 et 13 octobre, c'est un rendez-vous à la b t i s e industrielle pour l'événement métal de l'année.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 Quatre-vingt-neuf ans. t e n s votre gracieuse té. Votre gracieuse té. Qu'est-ce qu'on vient d'entendre encore? Encore, encore, encore.、Hey, J'ai l'impression que ça fait six ans que tu passes les mêmes blocs. Ah, ah non, je me parlais à moi.、Là. Ah, c'est pas ça? <rire> c'est pas, pas ça? <rire> <rire> on prend.、Euh, tu conserves-tu tes, tes playlists, toi? Dans mon ordinateur seulement. Ok, moi je les conserve pas dans l'ordinateur. En papier? Oui, j'ai des cartables. Je dois avoir cinq cartables depuis le début. C'est vrai? Oui, depuis 2001. J'ai、ah, toute s cette playlist tout, tout, qui est bonne.、Euh... Fait qu'est-ce que je fais régulièrement? Je me dis, b o n ça me tente pas de faire d'émissions cette semaine. Je vais aller prendre une playlist de 2003. Ben <rire> non, ce s t pas vrai. <rire> <rire> un, il y en a un qui appelle Lizzie. Hey, ça, ça a joué le 3 septembre 2003. <rire> Dire, t'as raison, puis ça va jouer probablement le 3 septembre 2013. <rire> 2013. <rire> ben non, c'est totalement faux. On se casse la、hey, tête à chaque semaine. On vient, on se casse la tête des fois.、Euh, tu sais, ben, c'est pas, pas un、si. très grand cassage. Non, mais tu sais, juste pour. Parce qu'on s'entend que si tu découvres un album que, sur lequel t'accroches beaucoup, t'es portant à passer plus. Ben moi, c'est pas m e n t t o u t C'est comme là, le soir m'est arrivé, là, là, ma pile de CD que j'ai présentement, là, m e m e ê t e par-dessus la pile la semaine passée, qui est par-dessus la pile de l'autre semaine, de l'autre semaine, de l'autre semaine. Fait q u a n d j'aurais pu te céder pantoute, p a n t o u t p a n t o u t dans ma bibliothèque de CD, f t e l l e m toutes t resserrées et m'a recommencé. <rire> OK! <rire> C'est tout un truc. Ben oui, mais c e s t i s C'est sûr de ne pas repasser les mêmes de affaires deux semaines d'affilée. Ouais, il y a un moyen facile horrible, de le vérifier, mais... là. Je vous niaise.、Ben. Non, non, non, mais p a s a s s e z tu sais, je veux dire, une nouveauté qui sort, t'aimes l a ban, e tu passes une pièce, la semaine d'après, t'en passes une autre, tant que c'est pas la même, c'est acceptable. o、okay. k Mais ce qui l'est moins, c'est d'arriver et de dire, bon, ben,、euh... Oui,、wow, C'est pas mal similaire à la dernière émission. Ça, Ou des、grave. fois qu'on ne lit pas tout à fait la playlist de l'autre, puis on arrive exactement avec le même b <rire> album, n d m a i puis de la même Christie t o u m Oui, dans ce temps-là,、euh, t es trouvé de te sacrifier. Ça, c'est arrivé, arrivé à quelques reprises. Eh oui. Et、euh, Puis c'est ma faute. <rire> Toujours. <rire> Toujours. C'est jamais la mienne. Non. Non, parce que t as envoyé ton playlist en premier. Oui, problème. p tu devrais l'avoir probablement demain ou jeudi. Oui, oui,、bon. Et <rire>、hey, on a entendu les cornichons polonais de Vader et je commence à parler du nez, mes amis. Oui. Avec la pièce Return to the Morbid Reich.、Euh, Reich. Reich. Reich, Reich, en tout cas, bref. Mes autres, ils l'appellent Reich. OK.、Euh, c'est tiré de l'album Welcome to the Morbid Reich. Non, le titre, ils disent Welcome. OK, c'est Reich. <rire> <rire> ouais, c'est sûr, c'est le contrat. <rire> Là, tu te trompes. De <rire> 2011, c'est Paris, s u r n e t t e les a、oh, r d Blast.、Euh... Non, eux autres, i l disent n i a un Bast. b l a b l a -ba blah, <rire> Bast. b u l a s t b u l a s t On a eu Trapticon. Non, eux autres, ils d i s e t Tripticon. <rire> a l l e e t r i p t i c o n Elle e t r i p t i c o n Avec、uh, My o p i c e m p i r e c'est tiré de e p a r i s t e r a Daimonese 2010, le seul et unique album、euh, de. Ouais, ouais, c'est comme. Je sais、quoi、pas. Il souvent, y a le, mais... le mini-album Shatter,、euh, que j'ai aucune idée de quoi ça a l'air. Je l'ai vu passer à quelques reprises. C'est pas, puis... pas des,、euh, des versions.、Euh... Non, il y a deux, deux pièces qui sont pas sur e、euh, p a r i s t e r a Daimonese, puis il y a trois ou quatre tones live. Dont, Detroit and Power. Ouais, il n'y a、euh, pas Morbid Taze, là, d e s s u s Pas Morbid Taze, mais,、euh, Procreation of the、okay. Wicked, puis, en tout cas. Ben, je ne sais pas si le groupe existe seulement encore, là. Oh, je. b e je veux、pas. dire, oui, existant, mais actif, je ne sais pas. i l est peut-être radioactif, v r a i n Peut-être. On a eu, euh, v... <rire> ça, ça voudrait dire qu'il y a, pour ça qu'il y a une succès à la t t e i n Ah, on a eu Division Bleak avec、uh, Descend into Milestrom. C'était tiré de l'excellent Setsail to Mystery de 2010.、Euh, c'est paru sur Prophecy Productions.、Euh, je... Mais ça, c'est le fun. Que ça faisait longtemps qu'on n'en a pas passé de météo. Oui, oui, oui, mais on n'en passe pas souvent parce que les albums de Prophecy Productions, ils ne jouent pas dans notre.、Euh, dans les lecteurs dans, dans aussi. Lecteurs. Les lecteurs ne les prennent est... pas. On est obligé de se faire des copies de nos、ouais. propres albums pour les faire jouer. C'est un peu poche. Ça,、ouais, c'est le temps de le faire et de la quitter. C'est、bon, pas grave. Des choses qui arrivent. Et on a eu Vride、euh, avec The Bloody Gold, série d a l b u m V ou Five ou Cinq ou appelez-les comme vous voulez finalement.、Mm -hmm. euh, c'est paru en 2011 sur Indie Recordings. Et on a eu Witchery avec Conqueror's Return de l'album Witch Creek de 2010. C'est paru sur Century Media. Excellent bloc. Excellent bloc. faut que je te dise de temps en temps que c'est pas si pire pour、ah, t'encourager à faire encore Un oui, peu plus d'efforts. Ben oui, c'est ça. Bon, il est 21h02, bientôt 21h03, et c'est tout ce que j'avais à dire. Donc, à la semaine prochaine. Hé hé.、Hey, hey. Allez tous o u s a i r e v o u s Blague à part, c'est à mon tour de vous faire la présentation d'un album qui a été,、euh, je dirais, important dans le tournant de. de mais, ben, De ta pas... vie. <rire> ben, oui, à quelque part, parce que c'était une vraie révélation, mais c'est vraiment ce qui a déclenché, là, Un peu le même cheminement que toi, finalement, ce que tu disais tout à l'heure. Moi, j'étais. Il、euh, y avait déjà bon nombre. Bon, on a une certaine différence d'âge, toi et moi. Je suis beaucoup plus jeune que toi. Eh oui. Ouais, ben, en fait, je viens d'avoir 12 ans. Et.、Euh, oh, on a juste 200 ans de différence. À、bon. peine, mais tu as vu de même. Pour des entités qui sont immortelles, c'est une journée. Ben、eh、oui. Bon. Mais、euh, j'avais déjà, euh, effectivement, euh, beaucoup de, de de prédilection envers le hard rock, les Black Sabbath,、euh, les Purple, l、euh, e e、euh, u même évidemment, la musique,、euh, plus classic rock, là, qui est venue avant, les Jim Hendrix, e、euh, u、euh, toutes ces bandes-là, The Who, euh, Zeppelin et compagnie. Et puis,、euh, à un moment donné,、euh, j'étais,、euh, j'étais, u、euh, j'étais、euh, au secondaire. Je crois que c'était au.、Oh, T'étais allé là, toi? Ouais, ben, <rire> j'y allais, là. Je peux pas dire que j'étais comme vraiment étudiant, là. Mon nom paraissait pas nulle part. Il n'y pas ça auditeur libre, je pense. Ah, ça existait <rire> dans votre tête. Et un confrère de classe et, qui avait allé en Ontario à l'occasion, parce que, bon, histoire de parental, là, je ne peux pas expliquer trop quoi, là, je ne le sais même pas. Mais il est arrivé,、euh, Danny, son prénom était Danny, i l'est encore probablement Danny. Il est arrivé un lundi matin avec deux albums, qui étaient、euh, le premier, Def Leppard, on, on Through the, the night, night, effectivement. Et le premier album de, du groupe que je vous présente, l'album que je vous présente, qui est Iron Maiden, l'album du même nom, Iron Maiden. Et puis, il m'avait dit, t'es un amateur de h a r t de rock, tout ça, j'aimerais ça que t'écoutes ça. Puis, il m'avait passé ça pour, euh, e n en fait, je pense qu'il me l'a passé à la fin de la semaine, je l'ai la fin de la semaine. C'était une révélation pour moi. C'était. c'est un step différent, là,、oh. qui est à un niveau supérieur au niveau de, de, de, de la fougue, de, de la puissance de cette musique-là, de, de la rapidité aussi, si on veut.、Euh, j'ai dû écouter, je, comme je l'ai dit dans ma chronique sur le site de réanimation, a d c o m j'ai dû l'écouter au moins 30 fois, là, c'est pas plus en fin de semaine, là.、Voilà. On True The Night, je l'ai écouté quand même pas pire, mais j'avais beaucoup plus accroché s i r o n Maiden. Et puis ça, ça m'a vraiment inspiré de me dire, mais si c'est ce qu'on appelle, c'était la New Wave of British Heavy Metal, qu'est-ce que l e Heavy m e t a l c'est vraiment ça? Parce qu'il faut s'entendre sinistre sur une chose, c'est que les bandes comme、euh, Judas Priest, qui existait déjà depuis la mi-70, qui faisaient du hard rock, mais. C'était déjà des précurseurs d'Heavy Metal. Même chose pour, euh, des Purple. Même chose à la rigueur pour Led Zeppelin. Ils sont arrivés avec des pièces assez,、euh, je dirais,、euh, ben, ils brossaient. Ça, ça brossait, c'est ça. Puis c'était assez révélateur. Mais quand s o n t arrivés e les formations de la New Wave British Heavy Metal, là, à ce moment-là, on s'est rendu compte qu'il y avait un mouvement qui était en train de s'implanter.、Voilà. Un mouvement qui était vraiment, u h comme je l'ai dit, un niveau qui était différent, je dis pas supérieur dans la qualité, mais un niveau très différent. Et Iron Maiden a été pour moi là,、euh, un album qui, encore aujourd'hui, je l'avoue, je le trouve toujours aussi bon qu'à l'époque. Ça là... mélangeait le hard rock avec la musique punk、euh, des, des Sex Pistols, de Clash et t o u t c t t e gang-là. Oui, effectivement. Ben, ces bandes-là venaient de ces, de, de, des mêmes ben, endroits. Ils avaient connu ces, ces formations-là, ils avaient une certaine forme d'influence. Et on parle quand même. 1980, là, c'est quand même il y a 32 C'est d'un début, là. C'est il y a 32、genre. ans, là. c e t a Puis cet album-là, je l'aime toujours autant. Puis ironiquement, je dirais pas tout à fait trois ans après, quand ils ont sorti d a n b i r of the b e a s pour moi, c'était fini. fini. fini. Puis ça a toujours été fini. Iron Maiden, pour moi, à quelques exceptions près, quelques pièces sur certains albums. Mais je dois rendre à César ce qui est à César. Et puis Iron Maiden est un album qui, encore aujourd'hui, a été de grande influence sur mon amour de la musique métal. Et, ce soir, je vous présente la première partie. En fait, l s si on veut, la moitié de cet album-là. Parce que, originalement, il y a huit pièces. Maintenant, le, la version,、euh, qui a é t é remasterisée, celle que j'ai ici d'ailleurs. Le des débit est 7 dessus. Effectivement. Donc,、euh, mais, originalement, il y a, e x c u s e z m o i il y a neuf pièces sur cet album-là. Donc,、euh, je présente les quatre premières pièces qui sont, si on veut, un peu la face A de ce qu'était le vinyle à l'époque, Donc, on va entendre, euh, Prowler, Remember Tomorrow, Running Free, qui a été un très gros、oh, hit. Une très, une très, grande chanson qui m'a influencé oui, mal, beaucoup. i beaucoup.、Ouais. Et Phantom of the o p e r Rock. On a entendu ici, il y a quelques semaines après, à peine. Donc,、euh, pour les vingt minutes, à venir, h、eh、bien, c e s e r a Iron Maiden, et,、euh, dites-vous que ce serait pas une chose courante avec le Dr. Payne. Yo!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 Vous êtes assez fou. 21h26, et j'ai commis une petite erreur dans l'énumération des pièces que vous venez d'entendre tirées du premier album d'Iron Maiden. En fait, il s'agissait de Running Free, Remember Tomorrow, Sanctuary et Prowler. J'avais comme skippé Prowler. C'est une grossière erreur, mais c'est le cas. Donc,、euh, j'ai évidemment、euh J'ai fait,、euh, j'ai volontairement omis de mettre Phantom of the Opera, puisque c'est une pièce qui est quand même relativement longue, que je devais permettre à Sinistros e de nous casser les oreilles avec son dernier bloc.、Euh, mais a u s s i que tu vas adorer en plus. Regardez <rire> ça, là. Wesh. <rire> Puis, <Pouache>.、euh... <rire> évidemment, ben, on l'avait entendu il y a deux semaines. Donc,、euh... bref, c'était,、euh, si on veut une. La moitié, une moitié d'albums du premier Iron Maiden qui est paru en 1980 sur Harvest AMI. Puis ceux d'entre vous, les plus jeunes, là, qui pensent qu'Iron Maiden, ça a commencé en 2010, là, ben c'est pas vrai. Non, ça a commencé en 2009. Ouais, ça a commencé en 80. Ah, même avant, parce qu'il y avait ben, des d é m o、oui. s avant ça. Oui, oui. Mais je veux dire, le premier album est 1980. Parce que Iron Maiden a commencé en 1975, si je ne m'abuse. Je pense que oui. Je pense que c'est 1975, la formation officielle avec le nom Iron Maiden. Bref, il est 21h27. Et cette semaine, je n'aurai pas de chronique cinéma, mais bien une chronique série télévisée. Parce que je n'ai pas écouté de film. Bon. Mais par contre, j'ai commencé à écouter la quatrième saison. d'une, d'une série que je sais que tu aimes bien aussi. Il s'agit de Fringe.、Ah, Parle-moi en même pas. Ben, je t'en parlerai pas, fait que, euh, l è v e tes écouteurs. o k a o n Ben, je vais être obligé de le mimer,、hein? Oui. <rire> <C> est <ça. rire> Fringe est une série de science-fiction qui, dont le créateur principal est J.J. Abrams. Et J.J. Abrams, c'est pas quelqu'un de très conventionnel dans ce qu'il fait. C'est quelqu'un qui a signé beaucoup de choses fort intéressantes au niveau des séries télévisées. Je ne pense qu'à Lost mmh. ici. Mmh. Mais c'est quelqu'un aussi qui s'est attaqué au cinéma et qui fait les choses de façon、euh, très, très éclatée. Euh, Fringe, euh, bref, c'est une,、euh, c'est une série qui raconte grosso modo dans un, dans un monde très science-fiction, mais à la fois rattaché e à une réalité qui n'est pas futuriste, si on veut, e、euh, u des, euh, Des membres d'une section spéciale du FBI qui enquêtent sur des, e、euh, n en fait, qui ont été, malgré eux, un peu forcés à enquêter sur des phénomènes qui sont particuliers. C'est la Fringe Division. C'est la Fringe Division, effectivement. À quelque part, il y a une certaine influence de X-Files dans ça. Oui, pas mal. il、oui. y a des petits clins d'œil、euh, dans, dans certaines émissions. Tu vois, à un moment donné,、euh, Scully pis Mulder dans la télévision.、Euh, oui, ils sont, ils effectivement. Parler, euh. oui, effectivement. Oui, effectivement. Euh, évidemment, comme je le disais, c'est un peu, il y a un peu l'influence de X-Files à la source d'aujourd'hui. Il y a énormément de. Les épisodes ne sont pas nécessairement, je dirais, typiquement l'un après l'autre attachés, un à la suite de l'autre, mais il y a beaucoup de retours sur des moments d'épisodes qui, finalement, ça fait un tout. Une saison fait vraiment un tout. Euh, p u i s moi, ce que j'aime particulièrement, c'est vraiment Walter.、Là. Ah ouais, c'est du... C'est, un mad scientist, si、hum. on veut, là, mais qui est très, très, très, là, je dirais, très maniéré parce qu'ils l'ont sorti de l'hôpital psychiatrique pour qu'ils leur donnent un coup de main. Pis, u c'est ce qui met un peu la touche d'humour dans ça. C'est un m a n i a q u e de musique, c'est un, c'est un m a n i a q u e de, de, d a、oui. <rire> c i d e Oui. D'acide, ben, c'est un, m a n i a q u e de mélange de cocktails, de drogue, de toutes sortes, qui le fait、euh, s'émanciper spirituellement. Il y a que les psychotropes. Oui. Effectivement, tout à fait. D'ailleurs, son fils...、Euh Qui porte le nom de Peter dans l'émission,、euh, dans un épisode, je pense que c'est la saison 3, dit à un policier,、euh, ben oui, il consomme des, en fait, il consomme des stupéfiants, en de c co consommer quotidiennement un cocktail de 17 stupéfiants différents. <rire> Bref, c'est vraiment, la quatrième saison est excellente.、Euh, J'ai quelques épisodes de regarder jusqu'à présent. Et puis,、euh, je pense que tu vas aimer aussi. Parce que la saison 3, je pense que tu es d'accord avec moi, il y avait un certain moment qu'on a l'impression que ça tournait en r o e n ça a commencé à tourner en rond. Là. Mais là, ils sont bien repris. Ils sont bien repris. Il y a beaucoup, beaucoup de voyages dans le temps qui、mais、sont. Ils ont,、euh, ils, ont, ils ont signé pour、euh, une cinquième et dernière、oui. saison. Puis ça, c'est une bonne chose. Il ne faut、oui. pas que ça s'éternise outre、oui. mesure. Donc, il y a beaucoup de voyages dans le temps qui sont assez déroutants par moment, mais qui. Se campe bien quand on écoute l'épisode attentivement. Donc,、euh, Fringe, que saison 4, jusqu'à présent. b e n j a i vu. C'est très réussi. J'ai vu la. Je suis allé chez, chez, chez un, un, un gros magasin que je n o i m e r a i pas.、Mm -hmm. euh, J'ai vu le coffret de la saison 4 en anglais. Oui. C'est 50 piastres. C'est très cher, effectivement.、Eh. C'est très cher.、Euh, les, les, les séries à succès comme ça、euh, sont. C'est préférable d'attendre un peu. là. Ben, que oui, c'est ça. Généralement, pardon. Généralement, quand la saison subséquente est disponible, l'autre commence, commence à être plus abordable,、baisse. effectivement. Donc, c'est sûr que si on est trop pressé, ben là, c'est une chose. Mais des fois, attendre un petit peu pour avoir un, un meilleur bargain. 21h31, Sinistros, qu'est-ce que tu nous réserves? Ben, un bon petit bloc comme seul toi va les adorer. Juste moi qui vais aimer ça, le reste、ah, des auditeurs vont、euh, pas i ça. Non, ils n'aimeront pas ça parce、okay. qu'il y a juste toi, ça s'adresse juste à toi. Bon. Un bon bloc toasté des deux b o r d s avec un bon son vraiment grésillant et pétillant. Comme... <rire> pétillant et、ouais. comme tu aimes,、euh, mm -hmm. ça va être un bon bloc、euh, très black metal. Ben oui, je, je vois ça là. Très très black metal.、Mm -hmm. Euh, en provenance des pays de l'autre bord.、Mmh. C'est moi qui pourrais a v o i r mes écouteurs à ce moment-là.、Oh, ça risque. Ça, parce que les a r r ê t s vont peut-être t a s s i f i e r un peu.、Okay. On va commencer par la formation suédoise. Su, su, su, suédoise. Sué, suédoise. Je ne sais pas C'est pour compter suédois. e <rire> <C 'est... coughs> D'accord.、Euh, Watane, avec une pièce qui s'appelle d e a t s Cold Dark. C'est tiré de l'album Lawless Darkness. Ça sera suivi de Talk, de s h o u l d e r de Visen. s Mais non, ici, ce n'est pas de l'autre v a i s s e l l <rire>、oh, oh, oh, oh. Et e on va finir avec la、euh, formation de Québec、euh, qui s'appelle Superior Enlightenment, qui donne dans un, un black un peu, plus,、euh, un peu plus graisseux, mettons. D'accord. Alors allons-y tout de suite avec Watane. That's Cold Dark. Go! Sa fin. Mais avant que Sinistros nous parle de ce qui vient de passer et ce qui reste à venir pour cette édition de réanimation, laissez-moi vous rappeler que le Trois-Rivières Metal vous présentera le Metal Fest 2012 et les vendredis 12 et samedi 13 octobre prochain à la bâtisse industrielle située au 1760 avenue Gilles-Villeneuve, ici à Trois-Rivières. Et vous pourrez voir les formations suivantes le vendredi 12 octobre Charles Haynes, Symbolic, Unexpect, Anonymous. Ça fait l i s Carnage, Barf et g o r g u t s Et tant qu'au samedi 13 octobre, les formations h a t e r n u m Blinded by Fate, Inquisition, Malakesh, XDO, Crazy, Septic Flesh et Cataclysm se succéderont. Pour vous procurer les billets, c'est assez simple. Vous pouvez aller sur le www.3rmf.com. Vous procurez les billets via, via PayPal ou dans la région trifluvienne. Aller chez Long McWade, anciennement musique DC, d'un côté musique, la puce rock, metal punk et profusion à Montréal. Et dans la région de Québec, c'est Vision Rock, tant que la région de Drummondville, le cœur du Québec, c'est disque et ruban. Les b i l l e t s sont au coût de 35 chaque soir individuel et 60 pour le forfait, deux soirs, taxes et frais inclus. Et rappelons que le, la semaine après le Trois-Rivières Metal Fest, soit le vendredi 19 octobre, c'est le retour d'insurrection à Trois-Rivières avec.、Euh, avec, je a i s n blâme, m é moi, r e avec Fuck the Middle East, s h a r i o t s of the God et Hellborn、euh, pour couronner le tout. Alors c'est au coût de 8 dollars et les portes o u v r e n t à 19h le 19 octobre. Et c'est un vendredi. C'est -ce un、dit? vendredi. C'est merveilleux. Donc, venez en grand nombre jusqu'à ce que les s t a g e ne p u i s s e pas vous recevoir. Effectivement. Donc, ceci étant dit, pour、euh, la semaine prochaine, je n e sais pas, pas avais tu avais-tu des présentations particulières? Oui, oui,、euh, présentation d e n o u v e l album de Vision of Disorder et pas seulement un autre album aussi.、Euh, okay. que J'ai quelques présentations à faire au cours des prochaines semaines. Moi, j'ai pas rien vraiment de nouveau à présenter, à moins que j'acquire quelque chose durant le week-end. J'en ai aucune idée, mais chose certaine, nous y serons. Ah, b e n c'est sûr. Mardi prochain, 19h, r t a n i m a t i o n Et sur ce. a l o r s je vais faire ma nomenclature si ça te dérange pas. Ben, ça me dérange un petit peu, mais il fallait quand même. On a entendu、euh, Vessen、euh, avec euh, Mindfield Paranoia. C'était tiré de Gold Carcass Rising de 2011. À noter que Vessen a sorti un album le 31 août dernier que je n'ai pas encore écouté mais que j'ai reçu. Alors je vous en parle dans les semaines à venir. On a eu Shooter de Norvège avec Volksherkarnsböll.、E euh, c e s é r i e de Légion <rires> Helvète de 2011 sur Season of Mist. On a eu Talk avec la pièce Mir de Norex v a p p e n 2011. Sur Dark Essence Records, et nous avons commencé le bloc avec Watane de Suède, avec Death's Cold Dark, qui est tiré de l'album Lawless Darkness de 2010, et également sur Season of Mist. Alors, on va terminer avec une formation du Québec, qui s'appelle Supérieur Enlightenment, qui sont apparemment présentement en studio pour sortir une nouvelle parution. On va entendre la pièce Ineffable Winds of Neptune. C'est tiré de l'album The Great Obscurant Tourism de 2009. c é t a i t p a r u sur Mankind's d e m i s e Et sur ce, allez, allez tous vous, vous faire foutre. foutre. Bonsoir.、Mmh. y o e